Il、y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock'n'roll! Rock. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Jean-Jacques b u r n e l fait sa British Connection aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du livre Strangler in the Light d'Anthony b o y l e aux éditions. Le mot, il reste, et puis、euh, et ben en même temps, cette semaine et la semaine prochaine, c'est la tournée des Stranglers en France. J'ai la joie et le bonheur de recevoir dans British Connection Jean-Jacques b u r n e l Jean-Jacques, allez, en quelques secondes,、euh, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques b u r n e l et je suis membre fondateur de The Stranglers,、euh, bassiste et chanteur aussi. Alors, on va passer une heure ensemble, Jean-Jacques. As... J'ai quelques questions à te poser. Tu vas me parler de toi, de ton livre.、Hein. Et puis, tu nous as emmené quelques morceaux que tu souhaites diffuser dans cette heure qui t'ont été consacrées dans British Connection. Ma première question le livre d'Anthony, le livre d'entretien d'Anthony, chapitré en douze parties, toutes commençant par la lettre M.、Hein. Ta vie serait suivie par la loi des 5 M. Peux-tu nous en parler Anthony Boile m'a demandé、euh, si je voulais、euh, répondre à des questions basées sur、euh, les 5 M, c'est-à-dire les 5 M dont je me suis toujours servi quand, en répondant aux journalistes quand ils me demandaient q u e s t c e que sont les choses qui m'ont inspiré dès le début. Ben, depuis mon adolescence, c'est la musique, bien entendu, la moto. Euh, les a r t s martiaux, martial arts, marijuana et masturbation.、Bon. Euh, le dernier, c'était pour voir、euh, comment réagissaient les journalistes.、Mmh. Euh, parfois, ils étaient très embarrassés. D'autres、ouais. fois, ils étaient très cool. <rire> Mais Anthony a, a découvert ou a inventé d'autres M. Et c'est les 11 ou 12 M、euh, qui font. La base de ce livre.、Oh, ouais, je pense que les auditeurs comprendront mieux en lisant justement ce bouquin. Alors, je t'ai proposé、euh, d'apporter tes petits vinyle, s un、euh, premier morceau que tu souhaites diffuser dans British Connection, Jean-Jacques. Donc,、euh, je vous propose、euh, un morceau des Stranglers qui vient de l'album The Raven, Le Grand Corbeau. C'est un morceau intitulé Baroque Bordello. C'est le premier choix musical de Jean-Jacques b u r n e l Jean-Jacques fait sa British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios -rock, rock, rock, rock. Alors, Jean-Jacques, ma deuxième question tu es à l'origine du groupe, hein, tu es le seul survivant en quelque sorte. En lisant le livre d'Anthony Ball, je rappelle Strangler in the Light, on comprend que tu es le leader du groupe, pas seulement pour ta longévité, mais pour d'autres raisons. Est-ce que tu peux nous en parler Ok,、euh, bah écoute,、euh, cette question me paraît un peu bizarre. Bon,、okay. euh, Pourquoi les bassistes devraient être、euh, dans l'ombre、euh, Après tout, Paul McCartney, c'est un bassiste. Roger Waters, de Pink Floyd, bassiste.、Euh, oui, je suis、euh, le dernier、euh, des originaux, mais heureusement, ça n'a pas changé beaucoup l'esprit du groupe. Oui. Vu que c'est moi qui embauche d e s musiciens et qui les cherche et qui les a trouvés. o u i je comprends, Jean-Jacques. Alors, tu as choisi un second morceau Je vous propose un autre morceau, là. Just like nothing on earth. Depuis l'album The Men in Black. British Connection, just rock It's let it get to the heart. And it looks like a heart. And it's every mother, like the lens. Lame and done. It's love, love, love, love. It's the same. A woman in Wellington went a whistle with a wild man from way back when. She sucked her thumb and she held her head, told a man she didn't care. A nip in nipper napped a nod and knew a new nomad near the near side window of h i s m i t s u b i s h i His kid was scared, he said he thought it was something new. just like nothing on earth. just like nothing on earth. just like nothing on earth. j u s t LOL It's like nothing on earth The Exploited, Berrurier Noir, Joy Division, The Specials, Oberkampf, The Clash, Killing Joke, Bo h o u s British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Et j'ai toujours dans British Connection Jean-Jacques b u r n e l qui fait sa British Connection et nous parle du livre d'Anthony Bull, Strangler in the Light. Alors,、euh, Jean-Jacques,、euh, les Stranglers étaient déjà connus, étaient déjà présents、euh, lorsque les Clash et les Sex Pistols ont débarqué en Angleterre. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu Parce qu'il y a quelques, quelques petits trucs. Il nous parlait également du fameux concert en Belgique. Ça, c'est très, très, très intéressant. Les Sex Pistols et les Clash n'existaient pas、mmh. lorsque nous o n d é m a r r a i t dans le circuit des pubs. Mais ils commençaient à venir nous voir. Notre nom, sans doute un peu choquant、mmh. pour l'époque,、mmh. euh, a a t t i r é une certaine clientèle, si je peux dire.、Mmh. Euh, je me souviens Joe était dans un groupe de rhythm of blues, The 101ers. Et、euh, les sextes pièces ont été c r é é s par Malcolm McLaren.、Ouais. Euh, Pour exploiter un peu les habits de Vivian Westwood et faire un genre d'art.、Mm -hmm. e、euh, pro, project,、mm -hmm. un projet d'art.、Mm -hmm. Et les Clash ont été formés par Bernie Rhodes, un copain de Malcolm McLaren. Donc pour moi, oui, c'était des fabrications comme,、ah, par exemple, les Monkeys. Et je me souviens, parce qu'on était le premier groupe à être choisi de, en première partie de Patti Smith. o u i carrément. Et, et un peu plus tard, The Ramones.、Mm. Euh, parce que ces groupes n'existaient pas encore à l'époque.、Mm. Ils, ils venaient juste de débuter. Donc pour moi, c'était des groupes、euh, fabriqués,、mm. si tu veux. Les, nos problèmes avec les cures. <rire> ah oui, oui c'est vrai. On devait être.、Euh, Tête d'affiche à un festival en Belgique. Il y avait peut-être 25 000 personnes là.、Mmh. Et les cures devaient être juste avant nous, c'est-à-dire en genre de première partie. Mais quand ils ont su que nous on a l l a i t être mis en, en tête d'affiche, ils ont dit non.、Mmh. Euh, euh, nous, on veut être en tête d'affiche. Et nous, The Stranglers, on a dit d'accord, ok, personne ne peut nous suivre. Donc,、euh, on, a, on a fait l'offre au, au tourneur.、Oh, c'était pas terminé, quoi. Et les Clash ont dit non, non, non,、ah, ouais, on veut、ça. pas être du tout sur la même affiche que <rire> les Stranglers. Ils sont <rire> horribles, méchants. Donc, c'était un dilemme pour le, le tourneur.、Euh, et éventuellement, il nous a choisi, nous. Mais malheureusement, à l'époque, on jouait u、euh, n e genre de. On jouait deux morceaux ensemble, un, un après l'autre.、Ouais. Il y avait un genre de segue.、Mmh. Et、euh, sur scène, vu que c'était un festival, on n'avait pas eu le droit de prise de son. Et Jet et moi, la section rythmique, n'entendaient plus、euh, Hugh et Dave.、Mmh. Et donc à un moment, frustré, j'ai tiré ma basse et je l'ai jeté. e L'ingénieur de, de son ouais, il être fou. sur les,、euh, les retours, et, et je suis sorti de la scène pensant que notre équipe allait remettre tous、euh, les sons、euh, et rebalancer notre son. Ouais, Mais malheureusement, 25 000 personnes cas, ont、quoi. décidé de créer un émeute, <rire> et c'était c é t、euh, assez i t a dur. Éventuellement, la, les temps. La police est venue avec euh, des, euh, des, des canons d'eau et ça, ça a calmé la situation. Mais c'était la fin de notre carrière pendant quelques années dans le Benelux. e、euh, t e n t en France a... d'ailleurs. Oui,、ouais, c'est vrai, en France et en Belgique. On ne vous a plus vu pendant un moment. Tiens, d'ailleurs, on reparlera tout à l'heure de vos dates de concert. C'est cette semaine et la semaine prochaine en France. Tiens, tu as choisi encore un petit, un petit, morceau, un petit morceau, un petit vinyle. Donc, tu nous proposes quoi Je vous propose donc、euh, un morceau de l'époque、euh, de Feline, c'était l'album qu'on qu jouait à l'époque,、uh, European Female. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Jean-Emmanuel Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir allumer la cheminée, s'il vous plaît Non, Mario Dill、euh, Vous me faites chier. Ouais, c'est ça Toi aussi, affirme ton côté rock en écoutant British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les autres radios.、Oh Jean-Jacques b u r n e l fait sa British Connection aujourd'hui avant les dates de cette semaine en France et la semaine prochaine, on en parlera tout à l'heure. Alors, Jean-Jacques, tu parles très bien le français, hein, bravo, mais tu vas, tu vas nous dire pourquoi. Et puis, tu étais quand même assez bagarreur. Hein,、euh, Euh, je me souviens de, de ce clash, justement de ce clash avec p a u l Simonon des Clash.、Euh, Est-ce que tu peux nous en parler Et puis dans ta playlist, tu, tu choisiras un, un autre morceau juste après. Je suis né、euh, de parents français, normands d'ailleurs,、euh, à Londres. J'ai grandi en Angleterre. Et、euh, cette époque, dans les années 50,、euh, les Français étaient. pas Très bien considéré d'ailleurs, souvent les parents de mes copains d'école primaire et plus tard ils, ils se vantaient d'avoir été dans la 8e armée avec Montgomery à la bataille d'El Al Alamein -E、et ils disaient avec un petit peu de plaisir Et, et tes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la guerre Et donc, très jeune, on taquinait un peu. Et ça finissait souvent en bagarre. Plus tard, quand j'étais accepté à l'école royale de Guildford,、euh, quand il y avait des problèmes entre étudiants,、euh, c'était résolu devant toute l'école avec des gants de boxe dans le gym, le gymnasium de l'école. Et une fois, on m'a attaqué un petit peu dans la cour de récréation. J'ai perdu ma tête. Donc, et puis,、euh, bon, à, la fin, à la fin de l'école, ce jour-là, devant toute l'école, j'ai cassé la gueule à un gars qui avait deux ans de plus que moi.、Euh, donc, j'étais assez habitué à me bagarrer très jeune, malheureusement. J'ai pas une nature pour ça. Euh, mais. Euh, Plus tard, quand j'étais、euh, étudiant polytechnique,、euh, je voyais des,、euh, des cours de,、euh, de karaté.、Oui. Et j'ai commencé <rire> ça. Donc maintenant, ça fait plus de 50 ans que je, je pratique le karaté. e n d i f f é r e n t e s formes. Et ça m'a calmé. Peut-être e q u en vieillissant, j'ai moins、oui. de testostérone aussi. Et puis,、euh, je suis beaucoup plus. Euh, J'ai beaucoup plus confiance en moi. Et ce n'est pas ce que je cherche. e n c e、bon, qui concerne Paul s i m o n o n on sortait de la scène après avoir fait la première partie pour les Ramones. Et、euh, Paul buvait une pint avec、euh, Steve et Paul、euh, des euh, Sex Pistols. Et Paul Simonon, avait, à l'époque, il avait un, tic, un petit tic,、euh, il crachait par terre. Et juste en le passant, il m'a craché、euh, sur mes Doc m a r t e n s J'ai vu ça comme une provoque.、Euh, on on s'est bâti devant <rire> tout le monde. Et puis、euh, les, les, les gorilles,、euh, gorilles de, de la salle n o s ont é j e c t é puis c'était le début. De la séparation entre les Stranglers et tous les autres, parce que c'était témoigné par plein de journalistes, bien entendu. Et,、euh, c'était les Stranglers d'un côté de la cour, et les Pretenders, les Sex Pisters, les Clash, les Ramones, et les journalistes de l'autre côté de la cour. Depuis ce moment, c'était vraiment une polarisation d'opinion, e、euh, et la plupart soutenaient Les c l a s h et les sex p i s t o l s et tous les autres g r o u p e s entre、oui. nous. o u i bah oui, vous étiez les, les, les méchants garçons. British Connection, just rock, just rock. Donc je vous propose、euh, No More Heroes. Whatever happened to. Trotsky, he got an ice pick that made his ears burn. Whatever happened to d e a r o l d l e n m e the great o m e r a and Sancho Paz? The Shakespeare r l e s they watch their own、bums. w e l i o m e to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Voilà, on va faire une courte、pause. on va se retrouver dans un pour faire instant deuxième partie... une dans un va pause, va la se De Jean-Jacques b u r n e l fait sa British Connection. Avant toute chose, je vous donne les dates de la tournée, de tournée française. Ils seront demain mardi à Lille, mercredi à Paris Olympia, vendredi à Grenoble, dimanche à Clermont-Ferrand, puis mardi 15 à Nancy, mercredi 16 à Reims, jeudi 17 à Strasbourg et ultime date au Havre, samedi 19 octobre. Et puis en mars 2025, tournée en Australie et Nouvelle-Zélande avec 9 dates. En 2024, il termine une grosse tournée en Grande-Bretagne avec chaque fois soldat out. D'ailleurs, l'Olympia s'est complet.